Bonjour. Devinez où je ce qu'on est rendu. OK. Alors, on est dans Hébreu, chapitre 7. Les versets qu'on va faire ce matin, c'est 11 à 19. Euh, je vais quand même faire euh, une certaine introduction à ce passage-là, parce qu'il euh, est relativement clair en lui-même, le passage, mais je vais quand même faire une certaine introduction. Et euh, ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on euh, puisse saisir là, la puissance, la magnificence de la personne de Jésus-Christ. C'est pas que j'aimerais, mais le ressusciter, hein, comme disait Philippe, c'est ça qui veut nous faire saisir qui il est. Et euh, si je remettais la, la slide de euh, Benoît, les champs, le dernier chant, l'avant-dernière slide. Ouais, juste la lire chacun pour soi, puis répondre à la question, vraiment Vraiment Le « vraiment », s'adresse pas à lui. Là. Le « vraiment », s'adresse à toi. Vraiment? Toujours? Vraiment? Parce que la lettre aux Hébreux, c'est vraiment de ça qu'il parle. Vraiment? OK. Alors, on va lire euh, « Hébreux ». Moi, je vais le lire, dans... pas dans le but de vous comprendre. Mais... Moi, je vais le lire dans, dans, dans, ma, dans ma version à moi, qui est la Louis II. Oui, revue et corrigé. Euh, mais le texte qui est à l'écran, c'est dans la Sommaire. C'est ça? 11 à 19. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne sa sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu « tu es un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Bon, j'ai mis la en avant parce que la sommaire, elle se lit mieux. Mais pas nécessairement qu'elle représente exactement l'idée parfaite. Là. En fait, c'est intéressant parce que si je lisais la King's James ou la, la, la nouvelle version anglaise, ou si je la lisais en, en espagnol ou dans une autre langue, Ah, c'est intéressant. Si je prenais la Bible en français courant, c'est un autre texte, la Bible en français courant, là. Mais quand je les regarde toutes, j'ai une meilleure compréhension que si j'en regarde juste une version, puis particulièrement la Louis II. <rire> euh, mais même à ça, c'est pas nécessairement encore clair. Même si j'avais 12 versions, je j'avais pas qu'un monde qui, qui veut me le dire. C'est pas nécessairement clair. Alors, dans Hébreu 5.11, moi je veux, je veux parler de ce texte-là, là, mais quand même. Dans Hébreu 5.11, C'est dit, il est dit, il nous est dit que ce qui suit est difficile à expliquer. Pourquoi l'auteur a dit ça? C'est ça que Christian a voulu expliquer la semaine passée. Pourquoi l'auteur a dit que c'est compliqué? Parce que ce que l'auteur veut nous montrer, c'est ça dépasse les mots. Parce que les mots sont, sont limités, eux autres, dans leur capacité d'exprimer clairement une pensée. Qui, vous savez, là, même dans la maison chez vous, là, pourquoi des fois on se crée après, pourquoi des fois on faut répéter douze fois, pourquoi que, hein, regarde, parce que les mots, là, ils ont une capacité limitée d'exprimer une pensée. Chaque langue sur la terre a ses limites. L'anglais, c'est une langue technique. Le français, ce n'est pas une langue technique. Moi, j'étais dans les force en Tous les livres, tous mes cours, je les ai faits en anglais. Quand je suis arrivé à Baguetteville, avec la loi sur la francophonie au Québec, là, oublié, la loi sur la langue française, il euh, fallait tout traduire nos, nos documents techniques en français. Bon, suis jamais arrivé, OK, ils travaillent encore dessus. Je vais juste donner un petit exemple. Là, quand l'avion atterrit, il y a deux petits morceaux de métal qui descendent sur les ailes. Vous avez tout vu ça, hein, ceux qui ont pris l'avion. Ça, ça s'appelle des flaps en anglais. Facile. Savez-vous comment ça s'appelle en français Merci, Philippe. Volet hypersustentateur. Imaginez-vous, là. Des flaps, c'est facile. Il y en a qui ont des pantalons avec des flaps, des manteaux avec des flaps. Facile, un flap. Hein. Un volet hypersustentateur. Maintenant, vous avez besoin d'une méchante définition pour comprendre ce que ça veut dire. Moi, je le comprends, là. C'est mon langage. Mais ça ne veut rien dire pour un paquet monde. Imaginez-vous, là, un mot, je viens d'en rajouter, je multiplie par trois la longueur. Ben, si vous avez une encelopédie pour un avion, c'est ça, des là. Imaginez-vous, on vient de la tripler. En plus, quand je parle en anglais, là, je ne vais pas lui dire, «Voilà, il est il va me payer un drink, quelque chose. » Il va dire, «Ça ne va pas, monsieur. » Ok. Ça, c'est l'anglais, c'est une langue technique. Le français, c'est la poésie. « Non, mais tu veux arriver au point quelque part, là, arrête la musique. » tu sais. Bon, en français, c'est la poésie. On n'a pas trop de avec ça, nous autres. Hein? Euh, pourtant, dimanche passé, j'avais un cours, dimanche soir ici. Puis, euh, il y a une trentaine de personnes. Et parmi les 30 personnes, ben, il y a différentes cultures, différentes langues d'origine, etc., etc., fait qu'après le cours, quelques personnes m'ont dit qu'il y avait de la misère, quelques Québécois m'ont dit qu'il y avait de la misère avec certains de mes mots, je ne pas mes mots, ce que je voulais dire, ok. Euh, dans le même groupe, là, il y a d'autres membres. fait que je demande à Paola euh, hier. Quand tu parles, parle. Il vendredi, il vendredi soir, je Paul, là, quand, puis comment ça a été le cours? fait une cour? « T'as-tu la misère à me comprendre? Ah, »« non, pas pantoute. Moi, je, ouais, je suis des cours, là. c'est pas plus compliqué que ça, donc je n'ai pas de misère pantoute à te suivre. » Sauf quelques expressions que tu as dites, les Québécoises. Que... Fait que là, Omar lui a donné l'équivalent d'expression en espagnol, hein, si j'ai compris, euh, qui reflète ce qu'Omar pense qu'il a compris de qu ce que j'ai dit. Non, c'est parce que je donne souvent ce cours-là, puis je disais tu qu'on va s'en reparler, puis c'est pas ça que je voulais dire, puis c'est plus ça, puis c'est moins ça, puis c'est plus de même, puis moins comme ça. Fait que c'est pas facile, les langues, hein. Euh, moi, je travaille en anglais, en français, j'ai appris les deux langues, je pense que je maîtrise bien les deux langues, puis vu que j'ai travaillé hors Québec pendant dix ans, ben, je suis habitué un petit peu à l'autre culture, fait que je peux me promener d'une culture à l'autre facilement. Mais même à ça, il y a des expressions qui ne se traduisent pas bien. Casser comme un clou. Ça veut dire quoi, au Omar, casser comme un clou? <rires> Ma moi, l'explication que je peux donner, c'est que quand j'étais jeune, hein, il faisait la frette, puis les maisons étaient mal isolées. Puis l'hiver, là, à moins 20, puis moins 30, les clous cassaient. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, là, mais ça fait pas de hein? Bon, fait que cassé de même, là, c'est fini. Le clou n'est plus bon. T'es cassé, puis bon. C'est ça que ça veut dire. cassé. là, ça, c'est la petite tirelire qu'on casse. Pour avoir de l'argent. Elle est cassée, il n'y a rien dedans. C'est cassé comme un clou. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien de bon. Hein? c'est le fun. Comment ça a pris le mot là, pour l'expliquer? S'enfarger dans les fleurs du tapis. J'ai déjà essayé de comprendre ça là là, mais. <rires> ça m'arrive juste quand j'ai des suies neuf, puis la semelle est plus épaisse, là, je m'en dans le tapis des fois. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais juste se réhabituer avec les nouveaux souliers, on peut s'accrocher dans le plancher. Mais à part là, ça, d'où vient l'expression? Je ne peux pas vous le dire. J'en ai aucune idée. Okay? Pelletée des nuages. Ah, c'est ça, c'est bon. Fait que là, non plus, je ne l'expliquerai pas, là, mais c'est au niveau des idées. Hein. Reviens sur Terre. Bon, je demande à Kirstine. Kirstine, je dis, vous autres, chez vous, dans votre langue, avez-vous des expressions? Fait que, tu sais qu'il veut rien dire pour nous. Fait qu'elle dit oui. Elle dit, euh, bon. Excusez-moi l'accent, là. C'est ça, pas Poppy. Pas pire. -worm. Bon. En français, là, j'ai un verre dans l'oreille. Un verre, un petit, petit verre, là, tu vas de terre, là. Un verre dans l'oreille. C'est ce que ça veut dire, j'ai un verre dans l'oreille. Tu dis à quelqu'un, j'ai un, un verre dans l'oreille. Ça, ça veut dire, je suis pas rien ne puis je suis pas capable de m'en débarrasser. Non, mais encore là, il faudrait qu'elle nous explique de où vient l'expression, là. Il vient, de où le verre, il chantait-tu? Je ne sais pas quoi. Mais, Non, mais c'est parce qu'on ne la comprend pas. Fait il y a des expressions, il y a des façons de dire, il y a des idées qu'on peut exprimer que ça ne veut rien dire pour nous autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là, on n'a pas ce bagage culturel-là, etc. Hein? Bon, puis en plus, on peut s'enfarger même chez nous, là, parce que si je dis à Montréal, à quelqu'un de la région de Montréal, « Toi, tu es simple, prends ça comme un compliment. » Si je dis ça à, à Chicoutimi, t'es mieux de baisser la tête parce qu'il sent bien un coup de poing. Parce que dire à quelqu'un à Chicoutimi, que tu es simple, pas fort. Ça veut dire que tu pas fort là-dedans, ça va pas vite, euh, les lumières sont pas allumées, euh, hum, c est, c est, les batteries sont basses, okay. le wattage est très faible. Okay. Mais à Montréal, ça veut dire que tu pas compliqué, tu es facile, on l'approche, tout ça, c'est ça, c'est simple. Hein. Bon, il faut bien faire attention à qui on parle. Regarde ici dans la pièce, il y a du monde un peu partout que Quand même que je vais essayer d'expliquer ce matin, je vais essayer d'expliquer, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va comprendre. C'est facile quand on a quelqu'un qui peut nous le traduire, qui peut interpréter. D'ailleurs, quand on retourne dans 1 Corinthiens 12 à 14, si quelqu'un parle dans une autre langue que quelqu'un l'interprète, l'interprète, est mieux de saisir ce que vraiment ça veut dire ce que l'autre veut dire parce qu'il pourrait très bien s'enfarger dans les fleurs de tapis. Si je traduis « or. Par j'ai un verre dans l'oreille. Non, ça, ça veut rien dire. Traduit dans la bonne langue parce que j'ai rien dit. » On a besoin d'un interprète. Et c'est ça que l'auteur nous dit dans le texte, qui dit j'ai quelque chose de difficile à vous expliquer. Ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'il va nous expliquer, c'est pas facile à saisir. On pense, ben, là, on lit le texte là, puis moi, le premier, je dis, regarde, il y a trois chapitres, quatre chapitres, sept, huit, neuf, dix, qui nous parlent de la même affaire. Tu on peut tout résumer, tu sais. Non, non, parce que c'est pas facile. L'auteur, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parle de lui même, il nous parle de son Fils, puis des choses célestes. Il nous parle euh, Il nous parle de choses célestes là où personne entre nous est allé si c'est Jésus lui même. Okay? À part de lui, là, personne ici est allé au ciel, puis peut revenir nous traduire ce qu'il a vu. Bon. Si on parle, Jean était emporté dans, dans l'esprit, dans les lieux célestes. Il nous parle dans l'Apocalypse de quelque chose. Il nous le décrit dans les mots à nous. Puis nous, on essaie de le comprendre. Puis depuis que l'apocalypse est écrite, tout le monde s'en à essayer de deviner ce que ça veut vouloir dire. Pourtant, il est simple, là, je pense, le message. C'est moi. Alors, moi, peut-être que je l'ai simplifié puis j'ai bien compris. Mais pour Dieu, il est simple, il est clair, le message. Mais nous, euh, on n'y a pas été. On a besoin d'aide. Alors, il nous dit quest ce qu'il va prendre là, C'est pas facile. Et il va prendre plusieurs chapitres pour l'expliquer. Alors, comment nous autres, on pourrait passer rapidement là-dessus? Toute une lettre sur le sujet. Dieu prend le temps d'expliquer en détail ce qui concerne son fils puisque ce que son fils a fait. Puis, en plus, il écrit la lettre à ceux qui auraient dû comprendre facilement. Parce que là, nous autres, on est assis ici là à, à Mont-Saint-Hilaire, en banlieue de Montréal. Excusez-moi, mais en banlieue, c'est pas Montréal, OK? Si à Montréal, la banlieue, c'est la campagne. En banlieue, il ne se passe pas grand-chose. Bon, alors nous, on est ici en banlieue de Montréal, puis on n'a pas toute la sagesse de Montréal, puis on est 2000 ans après que la dernière vache s'est fait tuer à peu près. Fait que, regarde, là, les concepts, on ne les a pas. Mais eux autres, là, à qui la lettre est écrite, ils savent très bien de quoi ils parlent, parce qu'ils sont encore poignés avec les sacrifices. Le temple est encore debout, si j'ai bien compris. Ils pratiquent encore les sacrifices. Ça se passe autour d'eux autres. Les, les habitudes sont encore là. Alors, quand ils parlent de sacrifice, de sacrificateur, d'Abraham, ils comprennent pas En théorie, mais ils disent Garde, vous ne comprenez pas. C'est pas facile. C'est des chrétiens, là, c'est des, des saints nés nouveaux, nouveau, et ils leur disent Ce que je vous expliquer, c'est pas facile. Bah là, c'est pas le problème. C'est pas facile parce qu'ils ne saisissent pas qu ce que Dieu veut leur dire. Toutes les notions d'Abraham, Moïse, les sacrificateurs, les sacrifices eux-mêmes, tout ça, là, ils devraient comprendre ça. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi? parce qu'ils ne saisissent pas la puissance et la magnificence de Christ. Ils ne saisissent pas. la question qui est posée. Tantôt le chant. Je ne crains rien. Vraiment, vraiment, vraiment, là, je suis toujours en paix. La paix qu'on parle depuis le début de la lettre d'Hébreu, vraiment, vraiment, je suis toujours en paix, serein, je ne suis pas ébranlé par ce qui se passe autour de moi. Vraiment, j'ai pas envie de retourner dans mes affaires qui me sécurisent. Là, vraiment, sincèrement. OK? Ben, eux autres, ils pas compris, en tout cas. Avec que s'ils n'avaient pas compris, Dieu prend le temps de leur écrire une lettre assez détaillée et il leur demande d'arrêter, de puis d'écouter, puis de réfléchir. Fait que... Imaginez que c'est les Hébreux qui étaient assis devant moi ce matin, là. Puis là, je vais, je vais leur poser une question, là, mais essayez de vous mettre dans leur peau. Là. Vous êtes hébreux, vous êtes au courant de toutes ces affaires-là. Vous êtes saints aussi, comme que nous autres, on est saints. Et là, l'auteur, il leur pose la question. Christ est-il supérieur au souverain sacrificateur? Vous êtes hébreux. Là. Vous vivez ce que les hébreux de l'époque vivent. Vous êtes brassés, puis les juifs à côté qui ne sont pas chrétiens, eux autres, là, ils, vous, ils vous harcèlent, ils vous ramènent à l'or. Il y a du monde qui commence à être branlé dans le manche, il y a du monde qui ont quitté, il y a du monde qui commence à douter. Hein? Est-ce que Christ est supérieur au souverain sacrificateur? Bon, si je vous demandais la réponse, elle me dit Ben oui, ils ont répondu oui, ben oui, c'est sûr que Christ est souverain sacrificateur. Bon, l'auteur de la lettre, eux autres leur répondraient. Il leur a. Il n'a pas Répondrait. Il leur a dit. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce qui se passe présentement dans votre assemblée ne le démontre pas. C'est ça qu'il leur dit. Allez voir les versets. Chapitre 5, verset 12, chapitre 6, verset 12, chapitre 10, verset 25. Je ne vais pas y aller, là. Mais ce que la lettre dit, parce que si là, il l'avait saisi, il ne pas mon temps, à vous écrire une lettre. Mais vous ne l'avez pas saisi, c'est clair. C'est tellement pas facile à saisir qu'égard, je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Puis tout ce que vous avez, là, vous auriez dû le saisir, mais vous ne l'avez pas saisi. Alors ici, ce matin, là, moi, je n'ai pas le but d'offenser de, de personne en disant ce qu'on va dire dans ce qui vient après. Là, mais c'est simplement de nous amener à une réflexion. Il faut se la poser la question. Nous, ici, qui, qui disons qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est saints, qu'on qu professe le nom de Christ. Si je posais la question ce matin, là, personnellement, à chacun, Avant que je pose la question, je vous demandais, ne répondez pas, là. prenez le temps d'y réfléchir. La, la question a un but précis, okay? juste de, ça fait appel au cœur, vraiment, sincèrement, c'est un checkpoint. Tu réponds pour toi-même, pas pour moi, là, mais pour toi-même. Peut-être Dieu y pose la question. La question c'est, Christ est-il supérieur à mon pasteur? est-il supérieur à toutes mes conceptions terrestres de la vie, de la mort, toutes les traditions qui me sécurisent? Vraiment. Sincèrement. Christ est-il supérieur à ce que je chéris? OK, bien, si Christ n'a pas vraiment, sincèrement, la première place, ça ne met pas mon salut en question. Ça veut juste dire que je n'ai pas nécessairement saisi vraiment qui est Christ. Puis, je pense que c'est ça qu'il est en train de leur dire aux Hébreux. Ils croient en Christ, ils croient que Christ est leur Seigneur et Sauveur, puis ils en ont payé un prix très cher. On va en reparler plus loin, je pense, dans le chapitre 10. Mais là, ils sont en train de faiblir dans leur foi. Comment ça se fait ça? S'ils ont compris, comment ça se fait ça? Parce qu'on vient de chanter, je ne crains rien. Comment ça se fait? Parce que l'auteur dit euh, que la perfection de Christ n'est pas suffisamment profondément ancrée dans leur cœur. Pourquoi? Plusieurs se sont égarés dans l'assemblée Plusieurs se sont laissés troubler, puis globalement, l'Église est devenue fragile. Fait que si elle est fragile, elle n'est pas solide. Si elle n'est pas solide, c'est parce qu'ils ne sont pas accrochés si solidement que ça après Christ. Au point que l'auteur s'inquiète pour tout le troupeau. D'ailleurs, la même inquiétude va être reflétée dans l'Apocalypse, dans chacune des lettres qui est envoyée à chacune des Églises. Hum. Juste pour dire comment on est fragile. Vendredi soir dernier, à la jeunesse, on a regardé euh, ensemble un passage. Tout le monde. Premièrement, les jeunes, chacun chez eux pendant la semaine, ils l'ont lu, puis l'ont décortiqué, l'ont réfléchi. Ensuite, à la jeunesse, en famille, ils l'ont discuté. Puis ensuite, tout le monde, assemblé autour de Christian. Ben, ils l'ont finalisé en, en le regardant d'un angle différent, donc trois façons. Moi tout seul avec la parole, moi en famille, puis moi en assemblée. On l'a tout discuté. Et euh, c'est intéressant parce que le texte était là, ça fait longtemps qu'il choisit, choisi. Il est choisi de, de, depuis le début de l'année, depuis euh, le temps des fêtes. Puis je veux le lire, c'est dans Samar. 2 Timothée, 3, 12 à 3, 17. C'est très pertinent à ce que les Hébreux devraient vivre très pertinent à ce que nous autres on devrait vivre. En fait, tous ceux qui sont décidés, tous ceux qui sont décidés, hein, les mots sont pas ainsi, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. L'Église, là, là-bas, là, qui reçoit la lettre, n'a pas été exemple de ça en tout. Mais les hommes méchants et les charlatans, charlatans, là, c'est imposteur. « Imposteur, là, dans le monde, il n'y a pas d'imposteur. Tout le monde est dans le monde, tout le monde est méchant, puis c'est clair. Mais dans l'Église, il peut y avoir des imposteurs. Mais les hommes méchants et imposteurs, un charlatan, s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, le texte s'adresse pas à la Timothée, mais en fait, c'est chacun de nous, là, toi, mets ton nom. Hein, pour toi, pour moi, « Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. » C'est « reste attaché avec une entière conviction à tout ce que tu as reçu, appris et reçu. »« Reste attaché avec une entière conviction. » Est-ce que j'ai une entière conviction? Si j'avais une entière conviction, je ne serais pas à la place où l'église là-bas était. Est-ce que vous me suivez? En plus, tu sais de qui tu l'as appris. Je ne veux pas faire l'histoire ici, mais grosso modo, Timothée, là, sa, sa grand-mère, sa mère, Paul, d'autres témoins vivants. Hein, il les a vu il a vu Christ au travers d'eux autres, etc. Donc, il sait de qui il l'a appris. Et là, il lui dit Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu. Reçu, là, ça veut dire que tu l'as enregistré. Pas je te l'ai donné, là, parce qu'il y a bien des cadeaux qu'on donne, là, je sais pas quand vous êtes marié. Combien de cadeaux après les noces ont disparu? Hein? Vous ne savez plus trop ce qu'ils sont rendus. <rire> Combien vous avez vraiment reçu? Ça veut dire que vous les avez encore et vous les chérissez encore parce qu'ils ont une certaine importance. Ben, la parole de Dieu, là, c'est plus creux que ça. Là. Je l'ai appris, je l'ai reçu, je l'ai intégré. Si je vois dans un genre, là, ils ont vu la lumière, mais ils ne l'ont pas reçu. Et là, tu vas l'apprendre où ton entière conviction tu as appris quoi? Tu l'as reçu de qui? Et tu fais quoi avec? Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile. Et utile pour enseigner, réfuter. Ça, ça veut dire que tu la connais. Je peux sais pas vous rappeler là, on a vu dans 5, 11 à 6, 3, hein? Connaître assez bien et maîtriser la parole au point que tu es capable de discerner le bien du mal. C'est ça que ça sert la parole de Dieu pour enseigner aux autres, réfuter, redresser pour ceux qui ne marchent pas droit, puis ils n'aiment pas ça, hein, les jeunes aiment ça se faire redresser, mais les adultes non plus. Et apprendre à mener, et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ça que ça sert. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonheur. Sans ça, oublie ça. Sans ça, es fragile. Et on peut prendre, c'est long de développer des bonnes habitudes. ce ceux qui sont dans le cours, là, je vous le dis, là, on va parler, on a nos mauvaises habitudes, là, on va vouloir en développer des bonnes. Bien, une bonne habitude, ça prend du temps. Une bonne habitude, là, ça prend du temps, puis quand tu l'as, il faut que tu persévères, parce que si tu lâches, tu vas retomber, en fait, tu vas redévelopper ta vieille habitude. Et c'est ça qui se passe ici dans l'Église, là. Pas ici, là, nous on est correct, mais je parle d'ici dans le texte, là. Alors, l'auteur insiste que ce qu'il a à dire est difficile, demande grande attention, parce que pour celui qui ne prend pas garde, ben, il va se laisser distraire. Et si tu te laisses distraire, tu es l'os. Vous le savez très bien. On commence un film, on rentre dans une discussion, il y a quelqu'un qui vient chercher notre conseil, mais qui en fait nous remplit l'oreille de quelque chose de pas bien par rapport à quelqu'un d'autre, et puis on est, on se laisse distraire, puis on tombe dans le piège. Puis après, là, tu as mis de pied sur une peau de banane. Je ne sais pas si ça va être déjà arriver, là, mais tu peux prendre une méchante de barque. Moi, des fois, une fois, j'ai mis le pied, je descendais en ski, j'étais n'importe quoi, tu sais. cours de ski, j'avais pas besoin de ça, fait que je descends une pente, puis j'arrive à une place, puis j'ai un ski qui pogne un maton sec, puis l'autre qui pogne un maton de glace. Ça va dire que ce qui vient après, là, tu fais juste observateur de ce qui t'arrive. <rire> C'est la même chose avec quand on, on baisse nos gardes par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas euh, juste quand on est avec des chrétiens qu'il faut être aux aguets de ce qu'on dit. C'est tout le temps. Ce que l'auteur veut, c'est qu'on soit porté vers ce que Dieu a rendu à la perfection. Jésus-Christ. Que toute notre attention, notre, notre concentration soit là puis Ça, ça demande un effort de notre part. et On va voir ça au chapitre 10, verset 19 à 25. Je ne vais pas aller le lire non plus, mais ce que ça dit, c'est qu'il faut saisir l'importance de comprendre la perfection de Jésus. Si je ne m'arrête pas à la perfection de Jésus, je vais retomber dans ma routine. Je fais les affaires parce que j'ai fait. J'ai appris des versets par cœur, c'est des clichés. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. puis Dans le fond, je ne veux même pas savoir ce que ça veut dire. C'est juste que ça répond à certaines situations. C'est comme un livre de recettes. C'est pas ça, la vie chrétienne. Euh, on parlait de Melchisédek la semaine passée. Melchisédek. Melchisedek est venu dans, dans l'histoire, là. 500 ans avant que Moïse instaure le sacerdoce Hébreu. Abraham il vient à la défense de Lot qui est attaqué par des rois ennemis, etc. Et il va donner un coup de main, il va donner un coup de main à Abraham. Et Abraham, en reconnaissance, va lui donner la dîme de, du butin qu'ils ont ramassé. 500 ans avant Moïse. C'est tout ce que ça nous dit dans ce texte-là. Ça ne nous en parle même pas de rien d'autre. Pourquoi qu'il prend le temps de nous, nous le nommer, tu sais, 500 ans avant? Et puis là, dans le désert, Abraham, Isaac, Jacob qui devient Israël, Israël, douze tribus, les douze tribus s'en vont en Égypte, 400 ans en Égypte, une des tribus, c'est Lévi. comme tout le monde, ils vivent la même misère, sortent de là, s'en vont dans le désert, Dieu appointe la tribu, euh, les, les, les Lévitiques, pour exercer le sacerdoce au travers de Moïse, c'est Moïse qui appointe Lévi. Pourquoi il fait ça? Hey, c'est compliqué, excusez-moi, mais si, si vous voulez savoir comment c'est compliqué, allez voir Sylvain, là, il va vous l'expliquer, mais asseyez vous vous en avez pour une couple d'heures. Okay. C'est compliqué, les détails. J'ai déjà entendu une étude avec un pasteur américain qui s'appelait Maggie. À toutes les soirs pendant un an, juste le livre de Lévitique, tous les petits détails, les gorlots après la vie, tout, tout, tout là, tout, ça a tout un sens, c'est précis, minutieux. Pourquoi Dieu prend le temps d'avoir fait ça? Pourquoi David a bâti un temple royal pour Dieu, sachant très bien que Dieu ne pouvait pas habiter là, dans le sens, est au-delà de ça? Pourquoi tout ça? Juste pour montrer à Israël que tout le système religieux, c'est une faible image de la réalité des choses qui se passent dans les cieux. C'est juste une image. Mais le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché à l'image, puis il a oublié Dieu. Pourquoi l'effort de Dieu? Pour qu'on saisisse que Jésus est le sacrificateur parfait qui a offert un sacrifice parfait, complet et final. Jésus ne peut pas être remplacé. Il n'y a rien qui va le remplacer. Il n'y a rien qui peut être ajouté à ce qu'il a fait. Puis, il n'y a aucune interprétation possible de la part de l'homme. C'est pour ça que le texte nous est écrit. Je ne veux pas que vous l'interprétiez. Je ne veux pas que vous en donniez un sens à votre manière. Je veux que vous saisissiez ce que ça veut dire dans les lieux célestes. Et Je vais prendre le temps de vous l'expliquer. C'est ça qu'il dit. Donc, dans l'Hébreu, quand l'auteur introduit le nom de Melchisedec, il dit que Christ est du même ordre que lui. Parce que Jésus-Christ, bien que descendant de la tribu de Judas, qui aussi remonte à Abraham, son règne, l'ordre sacerdotal, sa prêtrise, ne vient pas de celle de Aaron. Elle vient d'un autre ordre, un ordre semblable à celui-là de Melchisedec. Le mec qui s'est c'est qui ça? On ne sait pas. On ne sait pas d'où il vient, aucune trace de sa généalogie. On ne sait pas quel âge qu'il a. Euh, on ne sait pas ce qu'ils ont père, sa mère. Euh, on ne sait pas quand il est venu au monde. On ne sait même pas ce qui arrive après. On n'a aucune idée. Il vient de nulle part. Et pourtant, Abraham le reconnaît comme supérieur à lui-même. Et c'est dans ce sens-là, que Jésus, que Melchisedec, est une image de Christ, dans ce sens que Christ non plus n'est pas soumis au cerdoce lévitique. Il vient d'une autre place. Il est au-dessus d'Abraham, de d'un ordre qui est au-dessus de celle d'Abraham. Ici, si c'est au-dessus d'Abraham, excusez-moi, mais c'est au-dessus de Moïse, puis c'est au-dessus de Lévi, parce qu'ils sont tous... Descendant les uns des autres. Et c'est ça, c'est est pour ça que Melchisedec a une importance. C'est qu'il sert à illustrer que bien avant la loi, Dieu avait déjà un plan concernant Christ. Puis que la loi ne sert qu'à montrer notre faillibilité. C'est pas rabbin. La loi est incapable de faire les choses. OK? Puis obéir à la loi, ça ne suffira pas. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de Christ. Il y a beaucoup de choses difficiles à dire. Puis ces choses-là sont à propos de Christ pas qu'ils sont difficiles à dire, là, qu'ils sont difficiles à saisir, puis qu'eux ne sont pas dans un état d'esprit apte à recevoir ce qu'il a à dire, ni même à le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés aux éléments de la foi, puis ils ont n'ont pas avancé. Ils sont collés avec des clichés, si je pouvais le dire comme ça. J'ai appris des choses de base, oui, j'ai cru en Dieu, j'ai cru à Christ, etc., Puis je sais que Jésus est venu au monde là, puis qu'il a fait ça, puis qu'il est mort à la croix pour moi, etc. Puis je me suis arrêté de rester là, là. Je n'ai pas été plus loin. Mais excusez-moi, il y en a du stock là-dedans, là. Puis tout ça, ça vient changer tous les petits détails de ma vie. Mais si je ne le lis pas, je vais être comme un sort. Puis je vais être facilement distrait. Parce que je ne suis pas aguerri à discerner le bien et le mal. Puis il est subtil. Puis une belle France peut être pourrie si je ne m'arrête pas à l'écouter vraiment puis à discerner ce qui est en train de m'être dit. Donc, comme il dit, dit la semaine dernière, Jésus-Christ est le sacrificateur parfait qui a offert un sacrifice parfait, complet et final. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Hébreux qui reçoivent la lettre? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui qui reçoit la lettre que Jésus-Christ est le sacrificateur parfait qui a offert un sacrifice parfait, complet et final? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment? On a appris un verset par cœur. En même temps que je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui lisons la lettre Qu'est-ce qui veut dire ce verset-là Vous l'avez appris par cœur Répétez-le dans votre tête, puis analysez les mots. Je vous laisse un petit peu de temps. Répétez le verset dans votre tête. Ceux qui l'ont pas là, encore par cœur. Je peux comprendre là parce que c'est pas facile là. Ouais. Hébreux dix ok Ce que je suis. Hébreu dix quatorze. Allez le voir. Allez-y s'il vous plaît. Ah! Ah, ouais, la technologie, ça, c'est trop facile, hein? Non, c'est vrai, il y a un piège là-dedans c'est Trop facile. Parce que quand tu vas voir le texte, là, tu te rappelles que tu es allé voir le texte dans la parole de Dieu. Même dans la jeunesse, là, on pousse l'idée que tous les chants qu'on chante le soir, là, en tout cas, la majorité, c'est des textes pris dans la Bible. Pas des chansons composées par des hommes, des chansons composées par Dieu. Parce que ça nous oblige à aller dans notre Bible. Puis en même temps, on apprend les chansons, on apprend les versets. OK, Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, il y en a eu une, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a rien qui peut t'ajouter. Il n'y a rien que tu peux faire qui va ajouter quoi que ce soit à ça. Là. Puis il n'y a rien que tu peux faire qui va enlever quoi que ce soit à ça. Là. OK? Fait que condamnation, là, on peut-tu oublier ça? Jugement, on peut-tu oublier ça? La seule chose qui intéresse Dieu, c'est la réconciliation. Parce que quand on regarde les autres, c'est ça qu'on pense? Qu'on pense jugement ou réconciliation? Lequel on pense? Il a amené, il a amené, c'est au passé, c'est fait. Est-ce que c'est fait pour toi? Il a amené à la perfection pour toujours, cest clair? Ceux qui sont sanctifiés. Alors, car par une seule offrande, il m'a amené à la perfection pour toujours, parce que je suis sanctifié. C'est-tu clair? C'est-tu réglé? Ben, pourquoi tu t'en fais? Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que quand je vis quelque chose, je vais le voir? Mon Père possède l'univers. Sagesse qui amène un petit dos. Mon Père possède l'univers. De quoi tu t'inquiètes? Puis en plus, il est assez sage pour prévoir tout. Et donc, il sait quand j'ai besoin de quelque chose. Puis même quand il manque quelque chose, il sait, puis peut-être qu'il fait exprès parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. Ou peut-être pas à moi. Peut-être qu'il va enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. Job a souffert, pas pour Job. Pour qui a souffert Job? Ce que, ce que Job a souffert, c'est lui qui l'a souffert. Mais à qui ça a servi de leçon? Après nous autres. Il y a un accusateur. Lui aussi s'est fait parler. Hein? Bon. Job aussi s'est fait parler. Pas pour les mêmes raisons. Tous ceux qui sont venus voir Job, ils sont faits parler pas à peu près, parce qu'après, pour parler à Dieu, là, il fallait qu'il aille voir Job. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ne pas me voir, là, Dieu dit Venez pas me voir, allez voir Job. S'il prie pour vous, je vais y répondre. Hum, je ne vous écoute plus. C'est intéressant, hein? OK. Fait que de là, l'ordre qu'on a eu en Romains 12, 1. Que nous, maintenant, là, si c'est vrai ça, que nous, on doit se comporter comme des saints. Et comment ils se comportent des saints? Ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant. Parce c'est ça que Christ a fait. Puis lui, il s'est pas plein. Lui, il a obéi à Dieu. Il ne s'est pas plein, sachant parfaitement que Dieu avait un plan parfait. Nous, est-ce qu'on le croit? Que on qu'on a été amené à la perfection pour toujours? Ben oui ou non? Je n'entends rien. Non? Je le sais. C'est ça le texte à matin auquel on, on arrive une longue introduction on a presque fini. Parce qu'il n'est pas long le texte si on comprend ça, je pense. Peut-être qu'il va falloir revenir dessus, c'est difficile à expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas difficile à expliquer, c'est difficile à saisir cette notion-là de la perfection de ce que Christ a fait et de la personne de Christ. Rappelez-vous ici que les Hébreux sont en train de retourner à leurs anciens rites, puis donc de retourner au sacrifice. Ils sont en train de dire que quest ce que Christ a fait n'est pas parfait. Quoi? Puis nous autres, ça se peut-tu que ça nous arrive? Donc, ils retournent à une dépendance envers les sacrificateurs religieux, parce que s'ils retournent au sacrifice, ils retournent à une dépendance aux sacrificateurs religieux, qui sont des Juifs, qui sont humains et imparfaits, et comme on vient de le voir, ou on va le voir dans le texte, complètement disqualifié par Jésus-Christ. C'est là qu'ils vont. Il ne faudrait pas faire l'erreur, nous autres, de retourner à des personnes ou des habitudes qui, par elles-mêmes, sont complètement disqualifiées. Il y a une seule personne qui est qualifiée, c'est Christ. Quand j'admire quelqu'un, ou je vais vers quelqu'un, je mets ma confiance à quelqu'un, mais que je ne vais pas voir Christ en premier, pour demander de la sagesse de Christ au travers de les personnes ou les choses que je dois faire, Ben, j'ai comme dit à Christ, bien, il y a d'autres choses. Tout le temps, là, pas juste de temps en temps, là, pas juste quand c'est majeur, tout le temps. Puis nous autres, notre vie spirituelle, puis la démonstration terrestre, est-ce qu'elle dépend exclusivement de Jésus-Christ ou est-ce qu'on a encore besoin de différentes personnes ou traditions pour être assurés, pour être en paix en sécurité. En fait, là, est-ce qu'on aime notre confort ou est-ce qu'on accepte que Christ il va le déranger notre confort Il faut vraiment se poser la question quand on est dérangé, irrité, agressé. si tu moi qui a un problème avec mes habitudes, ma façon de voir, ou est-ce que je suis vraiment à l'écoute de Christ et que j'attends de voir qu'est-ce qu'il va me montrer au travers de ça Parce que de toute façon, tout concourt au bien de celui qui aime l'éternel. Est-ce que je crois ça C'est vraiment des questions qu'il faut se poser à chaque fois. Puis, si tu le fais, il va te répondre. Et c'est ça que l'auteur veut faire, répondre à la question. Alors, si on va avec le texte dans Hébreu 7, verset 11 jusqu'à la fin, il va juste passer du commentaire au travers des passages. D'après moi, ça devrait faire la chose. Tu le mets -tu là? La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Ça, c'est dans la version sommaire. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la ligne de Melchisédek et non pas dans la ligne d'Aaron? Il est en train de parler aux Hébreux. Là. Mais là, il faut se poser la question nous autres. Puis pour ceux qui suivent le cours J'arrive à vie pour Dieu, j'aimerais vous la poser vraiment là, en regardant en arrière. Là. Y a-t-il des affaires auxquelles je suis tellement accroché là, que je ne les laisserai pas tomber? Puis si oui, là, écris-les parce que guess what? Comme qu'on dit en anglais, il va falloir que tu le laisses tomber. C'est Christ qui doit avoir toute la place. Et si lui, il le remet, ah, c'est pas pareil. Mais un, il faut que j'accepte de le laisser tomber. Dans le texte l'auteur qu'on vient de lire, l'auteur nous demande que la perfection ne pouvait venir du sacerdoce lévitique. C'est ça qu'on voit là, c'était impossible. Puis que le sacerdoce qui a introduit la perfection devait lui être supérieur. Le sacerdoce lévitique n'a pas réussi à enrayer le péché en Israël. En fait, le, ça l'a amené les juifs complètement, à dépendre entièrement du sacrifice, du, du, du rituel qu'ils faisaient, et non pas dépendre entièrement et exclusivement de Dieu. Et pourtant, le but, c'était de les amener à Dieu. Il fallait qu'ils se déplacent, qu'ils amènent quelque chose, puis qu'ils aillent voir Dieu. Mais non, ils faisaient le rituel sans dépendre de Dieu. Et la preuve, c'est qu'on change de roi, on change de règne, puis ça allait à gauche, ça allait à droite, ça se promenait up and down, puis il y avait toujours du péché en Israël. Bon, donc la loi, là, elle n'a pas pu les aider. Si c'est vrai pour les Lévitiques, les Lévites, pour les Lévites, C'est aussi vrai aujourd'hui pour quiconque qui a pris leur place dans ma vie. qui. Il y a deux semaines, je pense, je vous ai parlé des statistiques de l'Église. Je peux faire les statistiques de n'importe quelle Église. Là. À chaque fois qu'il y a un nouveau pasteur qui arrive, il y a du monde qui arrive à cause du pasteur. À chaque fois que le pasteur part, il y a du monde qui part à cause du pasteur. C'est-tu la bonne raison? Puis je ne les juge pas, là. Il y en a d'autres qui vont arriver à cause qu'on va instaurer quelque chose, puis il y en a d'autres qui vont partir à cause qu'on a instauré quelque chose. C'est-tu la bonne raison? Hein, il n'y a personne qui peut te faire saisir la parole de Dieu à la place de l'Esprit-Saint. C'est ça qu'il voulait faire, Dieu. C'est ça que Dieu cherche toujours. C'est Dieu, il veut que tu t'approches de lui. Il n'y a personne qui peut faire ça là, à part de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui convainc. Pas... Pas Jean-Claude, pas Gilles, pas euh, je ne sais pas qui à la radio ou à la télévision. Personne qui convainc sauf l'Esprit de Dieu. Mais il peut utiliser qui il veut. Même un enfant de 4 ans peut te, te frapper dans le dash avec une phrase, une question, un commentaire. Mais c'est Dieu qui a parlé puis si tu le sais, tu le sais. Personne ne peut étudier la parole de Dieu à ta place. Mais sache que c'est quand tu l'étudies que l'Esprit de Dieu te parle. Personne ne peut supplier Dieu à ta place, supplier Dieu à ta place, mais sache que quand tu pries, c'est là que Dieu te parle. Mais si tu ne le fais pas, ça n'arrivera pas. Oh, Dieu peut te parler au travers d'un homme, mais il aurait voulu te parler directement. En fait, il aurait voulu que tu y parles. En le fond, c'est ça. Dieu veut que tu y parles. Parce que juste y parler, c'est la plus haute marque de reconnaissance que tu peux faire à Dieu. Hum... 1 Timothée 2,5 dit Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ. Homme. Il n'y en a pas d'autres. en a pas personne. Il y en a juste un. Mais si je ne le connais pas, là, je ne sais pas, je sais c'est qui, là, maintenant. Mais je sais pas comment y parler, je n'y parle jamais. Si je ne sais pas comment il parler, comment je vais faire pour comprendre ce qu'il me dit? Faut il faut-il aller parler? Comment tu y parles? Comment il me parle? Il me parle de même manière. Mais la parole de Dieu n'a pas été écrite pour rien. Ça, c'est un. L'autre. Même si je la lis, si je n'y parle pas quand je la lis, hein, si je ne le questionne pas, je suis encore loin de Dieu. Il n'est pas loin de moi, mais moi je suis loin de lui. Le sacrifice d'un animal amenait le pardon d'un péché, mais ça ne changeait pas le cœur du pécheur. Le pécheur devait aller régulièrement au temple pour offrir toujours et toujours des sacrifices pour se pardonner à chaque jour. Le, le sacrifice de Christ, lui, a tout changé. On n'a plus besoin d'aller au temple, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. C'est fait. On a pleinement accès au trône de Dieu tout le temps. N'a pas L'animal et le sacrificateur juif ne pouvaient rien offrir. Un Jean 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'animal ne pouvait pas faire ça, puis le sacrificateur juif non plus. Puis Jean-Claude, il ne peut pas faire ça pour personne, ni Gilles, ni Christian, ni Michel, ni la sœur dans l'Église que, que j'aime beaucoup, en qui je me confie. Personne ne peut faire ça, juste Jésus-Christ. C'est ça que je pense Ils ne comprenait pas, les Hébreux, en partie. Mais de là aussi vient le repos et la paix qu'on parlait avant. En fait, Jésus vient d'une autre tribu, d'un autre rocairon. Autre il est donc normal que le système qu'il apporte soit aussi différent du premier. Jean 1,17 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On a changé de monde, de système. Vers 12, presque fini. Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi. Verset 12. Or, l a perdu. Okay. Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi, car les affirmations du texte que nous venons de citer concernent un prêtre qui est d'une autre tribu que celle de Lévi, une tribu dont aucun membre n'a jamais été affecté au service de l'hôtel. Comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et Moïse n'a jamais parlé de sacerdoce pour cette tribu-là. C'est clair Regardez aux États-Unis, Barack Obama, Monsieur Barack Obama a hey, tout un changement, là, un vent d'espoir, de libération, de changement, de rafraîchissement pour beaucoup sur la planète. Es tu es d'accord avec ça? Humainement parlant, ce gars-là est complètement différent de tous ses prédécesseurs. Complètement. Il, il, il parle différemment, Après, il n'est pas la même couleur que les autres, il n'est pas du même parti euh, politique que l'autre parti d'avant. Euh, la manière de parler, son background, ses intentions, la façon dont il est arrivé au pouvoir, tout ça, là, ça diffère de toutes les autres. Un vent d'espoir. Libération paix que le monde soupire. Intéressant, hein? Pourtant, là, il est poigné avec la même constitution américaine que tous ses prédécesseurs. Quand même qu'il y aurait eu des, des grands sacrificateurs extraordinaires aimant le peuple, euh, proche du peuple, prenant soin du peuple, il était poigné avec la loi judaïque. Maintenant, Barack Obama est poigné avec la Constitution américaine. Tous les pères de la nation américaine sont morts. Il ne peut pas la changer. Il peut, mais pas de ça. Il va que tout le monde se mette d'accord pour changer, whatever. puis ça, c'est long. Okay? Fait que lui, il est coincé. Jésus-Christ, lui... Il a tous les pouvoirs. À la croix, là, il a annuelé, annulé un, puis instauré l'autre. C'est réglé. Pas, lui, il n'a pas de problème. C'est nous autres qui avons un problème. Euh, pas vous autres, là. Moi, j'en ai un des fois. Là, puis d'autres qui ont parce que certainement les Hébreux avaient un, un problème. Okay? Il a fait ça unilatéral, unilatéralement, puis c'est irrévocable. Ça veut dire que ça ne peut pas être annulé. Barack Obama, il va mourir un jour ou il va être remplacé par un autre président. Le plus long qu'il peut être là, à moins de changer la constitution, c'est huit ans. Après, ça va être un autre président qui va faire autre chose. OK? Jésus-Christ, il est éternel, il ne meurt pas, il n'y a personne qui va le remplacer, tu ne peux pas y toucher, tu ne peux pas ajouter. Donc, on a une nouvelle alliance entre son Père et nous. Cette alliance-là est parfaite, est éternelle, parce que lui est parfait. Son sacrifice est parfait, parce qu'il vit éternellement. Puis l'alliance est scellée éternellement. Personne ne peut nous ravir de sa main, pas même toi-même. Est-ce que vous pouvez saisir ça On continue, verset 15. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait. C'est sur, sur le modèle de Melchisedec qu'un autre prêtre a été établi. Et il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle, ça veut dire la descendance, cest de Lévi à l'autre, je veux dire de Aaron à l'autre à l'autre, non. Mais par la puissance d'une vie indestructible, car il est déclaré à son sujet, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisedec. Puis Melchisedec, il est mort en passant. Hein? On ne sait pas c'est qui d'où il vient, etc. il est mort. Puis il ne savait pas, lui, qu'on parlerait de lui aujourd'hui. Fait que euh, la résurrection, là, il va être surpris. Lui. Bon. L'auteur déclare donc au verset 18 que l'ancienne alliance est formellement caduque. Fini. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de force, sans aucune valeur, irrecevable devant Dieu. Fait que si vous voulez faire des choses pour plaire à Dieu, là, vous êtes dans le champ. Tu ne peux rien faire, plaire à Dieu. Sauf, obéir à Dieu. Pas y puis obéit à ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est le sacrifice qu'il demande. Puis ça, ben, c'est complexe. Ça veut dire qu'il faut que j'aime mes frères, mes sœurs, entre autres. C'est complexe. Verset 18. « D'une part, donc, la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. L'auteur déclare aussi que l'ancienne alliance a failli parce qu'elle était imparfaite. La nouvelle « Nous ouvre la porte, le grand accès direct au trône, au trône de Dieu. » Est-ce qu'on sait saisit ça? Tu peux rentrer quand tu veux. là. C'est presque comme chez nous, mais c'est mieux. Chez nous, il y en a qui rentrent. Tu ouvres la porte, tu rentres. Des fois, on a de la visite chez nous, qui ne sont pas habitués. Puis là, il y a du monde qui rentre qui sont habitués. <rire> puis ceux qui ne sont pas habitués sont surpris de voir que ceux qui sont habitués rentrent sans sonner. Tu sais. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu complexe, là, mais quand même. Ben, tu ne peux pas déranger Dieu. Il est toujours réceptif. Il t'attend, en fait, là. C'est ça, l'affaire. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Fait quiconque veut retourner en arrière à quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à une dépendance humaine quelconque puis qui néglige un si grand salut se prive lui-même. Ça, c'est chacun de nous. De, de, de la toute présence de Dieu dans ma vie tout le temps. Il la remplace, il la remplace par du faux, du contrefait, du caduc. C'est pas dur, c'est juste ça. Ce n'est pas facile à saisir, mais Dieu veut qu'on saisisse. C'est pour ça qu'il nous prend par la main, qu'il a donné le peuple d'Israël en exemple, qu'il nous a donné sa parole aujourd'hui. Euh, que... C'est pour ça que Dieu a mis en fait toutes sortes de dons dans l'Église parce que c'est complexe. Mais si on est à l'écoute de Dieu au travers des différentes personnes, des différents enseignements, des différentes relations qu'on a. garde Dieu va nous amener, on est déjà là, il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Alors, ceux parmi nous qui sont sanctifiés, là, garde, pour Dieu, c'est réglé. Quand je vais voir Dieu, il voit pas qui j'ai de l'air là, là, il voit qui j'ai de l'air parfait, puis il m'emmène à la perfection. En fait, si on faisait ça les uns avec les autres, de voir chacun des frères et sœurs malgré qu'ils m'agressent, là, comme étant déjà parfait, là, Ben, ça l'aiderait donc un petit peu à ce qu'on y arrive. Ça va-tu? Bon. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on rentre dans son repos, celui-là qu'on vient de parler. Fait que, dans le prochain chapitre, chapitre 8, on va regarder le nouvel ordre, pas mondial, le nouvel ordre spirituel dans lequel on vient d'entrer. OK? Mais, mes yeux, quand je vais le regarder, doivent être sur la personne de Christ. Rien d'autre.